La seconde. Notre Seigneur dans notre monde est bon, et dans le dernier, et notre tourment est le tourment du feu.